Unité 4. Leçon 3, exercice 2. Écoutez. Cochez si c'est un conseil ou un ordre. A. Levez-vous. B. Couche-toi tôt, c'est mieux. C. Entrez. D. Vous devez vous excuser. E. Vous ne devez pas manger. F. Repose-toi. Tu es fatigué. G. Sortez. H. Vous ne devez pas boire.